c'est-à-dire le cerf-volant, qui est venu à Bourg-en-Brest en 2005 et qui nous interprète « Faifu y la vivo ».« Siffler, voici la vie ».« la sur la la pro della Régis nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 2. Nous allons continuer de parcourir les règles de grammaire en espéranto, qui sont, je vous le rappelle, seulement au nombre de 16, pas une de plus. Aujourd'hui, nous allons découvrir la règle numéro 2. En espéranto, tous les substantifs, disons pour faire simple les noms, se terminent par « o ». Dans l'exemple que j'ai donné lors de la dernière émission, la « chevalo curas », qui se traduit par « le cheval court », on repère tout de suite le mot qui se termine par « o »,« chevalo »,« le cheval », qui représente ici le sujet. Le pluriel se forme en ajoutant la lettre « j » qui se prononce « ye ». à la fin du mot. Pour reprendre notre exemple, le cheval court, la chevalo courras. Au pluriel, les chevaux courent, la chevalo courras. La combinaison « o » plus « j » se prononce « oi ». D'autre part, l'espéranto n'a que deux cas, le nominatif et l'accusatif, pour simplifier le sujet et le complément. Pour différencier le complément du sujet, on ajoute un « n » à la fin du nom qui constitue le complément. Ceci est d'autant plus important en espéranto que la place des mots dans les phrases est beaucoup plus libre qu'en français. Pour prendre un exemple, le chat mange la souris, chat se traduit par « kato », mange par « manjas » et souris par « muso ». La souris occupant la fonction « complément », on rajoute un « n » à la fin de « muso », donc on obtient « mousson ». « Le chat mange la souris »,« la kato manjas la mousson », forme qui suit le français. Mais on peut tout aussi bien dire « la kato la mousson manjas », ou encore « la mousson la kato manjas ». Cette liberté dans la construction permet au locuteur de s'exprimer avec une structure de phrase qui se rapproche de sa langue maternelle, tout en étant compris sans problème par un auditeur d'une autre langue maternelle. C'est une des qualités qui donne son caractère international à l'espéranto. Nous retrouvons maintenant notre rubrique historique avec Catherine et Pierre. Rappelez-vous, grâce au soutien de son beau-père, Zamenhof vient de publier sa première méthode, Langue internationale, préface et méthode. On peut dire donc que c'est à ce moment-là que Zamenhof franchit le rubicon. Oui, d'autant plus que à ce livre. Zamenhof a ajouté un modèle de promesse « Je promets que j'apprendrai la langue internationale du, du docteur espéranto si 10 millions de personnes suivent la même promesse ». Et là, le résultat est inespéré. Les promesses lui reviennent très nombreuses. Une anecdote locale d'ailleurs. L'arrière-grand-père d'un des membres du club de Bourque, alors ingénieur dans les chemins de fer de l'Ouest, va répondre à cet appel de Zamenhof de Rennes jusqu'à Varsovie. Avec ses retours, beaucoup de félicitations, d'enthousiasme, mais aussi quelques critiques. Et pour répondre à ces critiques, Zamenhof propose la création d'une académie compétente pour prendre en main l'amélioration de la langue. Il déclare qu'il ne veut pas être le créateur de la langue, mais seulement son initiateur. Eh bien, dites donc, cette attitude en dit long sur l'homme et sur son ouverture d'esprit. Voilà, tout à fait. En 87, la société de philosophie américaine qui s'est penchée sur la question de la langue internationale et qui vient de condamner le vol -à -puc parce qu'elle la juge trop compliquée, reçoit la brochure Zamenhof et euh, les rapports, les échos sont très favorables. En 1889, Zamenhof édite la première liste d'adresses des personnes ayant appris l'espéranto. plusieurs dictionnaires apparaissent dans divers pays. Des œuvres sont traduites. Pouchkin, Goethe, un journal voit le jour qui s'appelle l'Espérantisto et des clubs à Nuremberg, Moscou, Malaga, Uppsala et même Louan, tout près de chez nous. Il y a le développement aussi d'une correspondance internationale. Notre témoin du jour est Michel. Bonjour. Mon témoignage à propos de l'espéranto est un témoignage de pure émotion pour moi. Quelque temps après le début de mon apprentissage de la langue, je décide de participer au congrès mondial annuel d'espéranto qui se déroule cette année-là à Rotterdam, aux Pays-Bas donc. 78 nationalités y sont représentées. Lorsque j'arrive au congrès, dans la grande salle où arrivent tous les participants, je m'arrête sur le seuil et je me dis « Voilà, potentiellement je peux échanger avec toutes ces personnes, sans exception, quelle que soit leur nationalité et leur langue maternelle. Et c'est comme si un rêve se réalise, car à l'époque je voyage fréquemment et je suis toujours très frustrée de ne pas pouvoir communiquer à cause de la langue. Voilà ma première vraie émotion en rapport avec l'espéranto. » Au cours de la semaine, traditionne traditionnellement, il n'y a pas d'activité le mercredi pendant le congrès. Un groupe d'espéranto organise alors une randonnée en vélo, Rotterdam, la mer du nord. Et là, sur mon vélo, j'échange avec mes voisins, sans souci de leur langue maternelle, et je ressens alors une vraie liberté de communication. Cela est ma deuxième grande émotion. En 1854, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. Écoutons Catherine nous dire ses paroles. La grande blanca chefo Le grand chef blanc En Washington. À Washington. Saluta Znin a Nous saluons amicalement. Kai bonne volée. Et avec bienveillance. Tio Deli estas gentila. Ceci de sa part est poli. Charnitiaas. Car nous savons. Kelini anamiketson ne multet Que de notre amitié, il n'a pas beaucoup besoin. Tial kelia popolo estas multnombra. Tellement son peuple est innombrable. est tas ils sont autant kiom la herboy que les brins d'herbe kiui kovras la vasta herbeion qui couvre la vaste prairie domnia popolo estas malmulta tandis que notre peuple est petit kai similas al disgetitai arboi et ressemble aux arbres éparpillés de ebenajo balaita de stormo d'une plaine balayée par une tempête la granda le grand kai misuposas en kaubonanima et même, je suppose, charitable, Chefo, chef blanc, nous fait savoir qu'il qu veut acheter notre terre, sed, yon, mais nous laisser une réserve y vivi vaste, pour y vivre sans encombre. Justa. Cette offre paraît juste, Et même généreuse Car l'homme rouge n'a plus de droit à faire valoir face de la blanca au fusil de l'homme blanc Mais comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel la chaleur de la terre? Et pour terminer cette émission, Régis nous présente les actualités de l'Espéranto. Outre des cours, les associations locales proposent régulièrement des stages de pratique de la langue. Ainsi, ce week-end, un stage se déroulera dans un chalet situé dans le Jura. Il y aura de nombreuses occasions d'exercer son espéranto, cours, visites, soirées culturelles et divertissements, ainsi que des ateliers. Pour reprendre ce dernier exemple, un atelier cuisine se tiendra, dans lequel les participants devront réaliser des recettes à plusieurs, en utilisant, bien entendu, uniquement l'espéranto. À la qualité des plats, nous pourrons juger du niveau de langue des stagiaires. Gis